Unité 3, leçon 1, exercice 8. Écoutez. Notez leur date de naissance. Dites leur âge. 1. La reine d'Angleterre est née le 21 avril 1926. 2. La chanteuse Lady Gaga est née le 28 mars 1986. 3. Tintin est né en 1930, en janvier, le 10 janvier. 4. L'actrice Bérénice Bégeot est née en juillet 1976, le 7. 5. Le président Barack Obama est né au mois d'août 1961, le 4 août.